Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sh-shamsi Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Par le soleil et par sa clarté. Wal qamari itha Et par la lune quand elle le suit. Et par le jour إِذَا il l'éclaire Et par la nuit quand elle Et par la terre et celui qui l'a étendue. Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété.